Ma foi dans les livres célestes. Chaque livre qui a été révélé à un prophète appartenant à son peuple uniquement, à l'exception du Coran,